طيب بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الرياء عمليه ايه؟ في البلدان وشركات الشركات ما كملت التعريف الله عامل خير ايوه اللي رضا الغير نعم اللي يرضى لغيره ورياء ما حكمه لا اذا في العباده مش ما يكون النفس رياء الان نتكلم الرياء في العباده ما يكون الا في العباده فما حكم الرياء அலரேஃ குத்தி அலுமு தஃசீல் مع حكم الرياء على السؤال هذا في التفصيل ففصل وريا التي هو الذي وشرك اكبر هو اظهار الاسلام وابتداء الكفر كان منافقين ورياء وشرك اسخار وينما يكون الحكم في العمل اذا كان هذا العمل من اصله لغير الله يعني العمل لله لكن فيه كذلك فهذا يكون العمل العمل العمل العمل باطلا دخل دخل دخل من في في في لله ثم يستمر عليه العمل مع وجود وإذا دفع هذا லக்கி கஜல السلام بالله يقبلني يقوم على شركه اكبر ولا اصغر عليك يكون في هذا العامي فقط عليك يكون في العامي فقط العمل باطل العمل باطل على طول امم ايه لا شيء مو شيء اخر يعني لابد ان يبقى يعني يبتن ال ال الكفر لان ما في احد سياتم مثلا يصلي لل للناس فقط ما يوجد عداله عمت الاذي فعل هذا منافق يظهر <مشور> عمل الله وما يريد الا اصلا هذا منافق هذا عمت لكن ما ياتي يريد الصلي للناس فقط على ما راينا هذا لان العمل اصلا لا لله لكن خطا على العمل نيه سيئه هي رياء وهذا افسد العمل فهمت اما يذاروا غير الله مباشره هذا الشرك اكبر من الذبح يذبح لغير الله لكن هذا مو رياله انما هو عمل غير الله مباشره اما الريا والذي يعمل عملا اصلا هو لله ويذل الناس حتى يثنوا عليه فهمت كيف ان نقت كي على اساسه هو الله Lui, il ne fait pas pour autre que Allah. Ce n'est pas comme quelqu'un qui gauche pour autre que Allah ou qui fait un, un do'a pour l'Ighilillah. Lui, il veut Allah, Azza wa Jal. Mais dans son acte, également, il cherche à se faire complémenter des gens. Donc, ce n'est pas un amal un... un... un... un... un... un... qui est à ce moment-là, l'Ighilillah mahm. C'est pour ça, c'est le shirk askhar. Mais s'il fait ça pour autre que Allah, c'est le shirk askhar. C'est un monafique, celui-là, directement. C'est le shirk askhar. à quoi le jugement parce que l'œuvre elle est annulée et il ne concerne que l'œuvre en elle-même pas à tout le corps de la personne cette œuvre là dans laquelle le riya il est rentré alors regarde le jugement par rapport à cette œuvre là ça te donne force que le riya c'est faire n'acte pour Allah en voulant par cela agréer les autres on sait pas comme une adoration pour que Allah directement tuerment يقولوا باب نشيرك إرادة الإنسان بعمالي الدنيا comme ça c'est lié au باب précédent ça fait partie du شيرك que la personne veuille par son act c'est-à-dire بابادة il veut la دنيا il veut la دنيا قال الله تعالى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَوَفِيْ لَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَاَعْمَالَهُمْ فِيهَا قول فيها لا يبغصون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبيته ما صنعوا فيها وباطر ما كانوا يعملون celui qui veut les perdus de ce bas monde nous lui donnerons en mesure de 16 heures et de sera point les et cela sont ceux qui dans l'au dela ne requelet le feu et leurs œuvres seront annulées Donc là le verset vise par là quelqu'un qui fait un acte qui est pour Allah et par cet acte il veut la dounia. C'est pas un acte de dounia pour la dounia. Là que tu travailles pour avoir un salaire, on parle dans ce verset là. Le makhsoud هنا هو euh celui qui cherche la dounia par une chose qui est une ibada. Hmm Tu sais Adai Adai ay wa da'i mathalan kifa da'wa mathalan pour en tirer un salaire son but c'est de payer pour ça il y a trouble fi hada tamamen ces gens là mathalan qui font des دروس pour être payé et yastritun ala at-talib yidfa' ujra daka cela les ulama شري سالف اختلفوا في شأن التحديث بالأجرة فضبط الحديث على شأن الأجرة الأثر فيه أنهم كانوا يحذرون من هذا ما يقبل حديث من يفعل هذا لا باس كيتونغار كصلا يقولك الحديث من الذي يسول ما تقبلت و استثنيا بعض اشخاص صرايتي خاصه سيته autorisé pour certains أنا ننسى اسمه مجهول Et lui, ça a été bien exception du fait que c'était quelqu'un qui était très pauvre, qui avait une grande famille et dont les gens avaient besoin de son aide. Son aide était nécessaire. Et s'il si a mis qu'ça qu'au tardis, il ne pouvait pas faire en sorte de nourrir sa famille. Donc lui, il avait demandé un échange de cela à salaire qui était bien modeste. Et les ulémas pour des gens comme lui, d'accord, ils ont autorisé Sans quoi, c'est une chose qui était interdite, qui était très mal vue. Très mal vue. Mais aujourd'hui, tu as des gens, مثلا, ils ont de quoi se passer de cela. Malgré tout, leur but, c'est de vivre sur leur religion. Ils vont te donner des dourous dans le fiqh, dans la salat, dans le tawhid, dans différentes choses, et vont te dire, si tu ne payes pas, tu ne t'enseignes pas. A la mazboum d'iddan. Ce n'est pas la voix de l'anbiya. Oul la s'aloukou ma'alim min ajra. Wa ma'ana minum te callifin. Je ne vous demande aucun salaire. Wa kou mit tabi oman lay s'aloukoum ajra. Oum murtadoun, Oum au peuple, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. Combien de verses sont venus? La t'esalou ma'alim ajra. Tout ça, tu ne leur demandes aucun salaire. L'anbiya ne prenait aucun salaire pour ce qu'ils faisaient. Ataïyou un khilaf sur le Coran, ta'lima le Coran. Wal jumuhur, الْعَوَزْ عَظَ الْعُجَرَةَ لَا تَعْمُ الْقُرْأَنِ On fait d'enseigner le Qur'an pour les gens. Le Qur'an khas. Vous voyez Quand des hadiths sont venus, أَحَكُمَا أَخَسُمُ الْعَلِي أَجَرَنْ وہ le Qur'an. Comme dans un hadith, c'est venu. Ceux qui ont le droit de prendre un salaire, c'est le Qur'an. Et des gens comme Shamokbul disent que c'est pour la Rukhia. Mais le hadiths, சதம கு La, la particularité de la cause sur laquelle ce hadith ou ces versets sont descendus. Moi, avant, je voyais la traduction par rapport au Coran, mais après, par rapport à ce signe-là, en fait, le Coran, euh, le hadith, en lui-même, s'arrihe, que cela est permis. Mais autre que le Coran, il n'y a pas de dalil. Mal, chez les salafs, c'est mazum. D'accord Et là, on parle de quelqu'un qui, m'as-salane, lui, met comme condition au talib « Tu me payes pour que je t'enseigne, sinon je ne t'enseigne pas. » Quand tu as quelqu'un qui est payé par un, un, un organisme pour enseigner aux gens, en tout privé, ça c'est autre chose. Par exemple, une école s'ouvre, une jamiya, une université, il est payé par ça, par l'État, pour enseigner aux gens, ça c'est autre chose. L'emploi de quelqu'un qui dit aux gens, « Paye-moi pour que je t'enseigne. » Ça, ce n'est pas la voie d'NBS, du tout. Mais quelqu'un, Mathé Laine, qui se consacre tout son temps. Alors c'est dit aux gens, on c'est aux enfants des musulmans et aux autres. Bien sûr qu'on dit aux gens cette personne ne travaille pas. Il est venu pour enseigner. Il n'a pas d'autre moyen de vivre. Ta'allamu ma'ahu. On va dire, on dit-le, il n'a aucun. D'accord On dit aux gens on dit-le. Qu'assidément, il va travailler pour apprendre, enseigner. Nous allons perdre à fond. Et lui en même temps, on va pas dire reste là enseigner aux gens et lui il a il a rien du tout. Vous, vous faites votre vie ma sha Allah. Vous travaillez. Et franchement là lui il est là en train de mettre son temps pour vous vos enfants en échange il peut rien faire pour lui-même. Donc bien sûr on dit rajta ana ma wadir ça aide-le. Mais lui en lui-même d'accord déjà bima'rouf taban, bima'rouf. Le quelqu'un qui vient et dit moi je ferai que si on me paye, ah ça. Les xwarima de la mroua. C'est pas même les choses qui ont pas les valeurs humaines en islam. Quand acheter cela c'était tu as fait droit à un jarah pour ça. Et malheureusement, aujourd'hui, des gens abusent de cela. Et les gens, le pire, c'est que ce sont des gens qui ne sont même pas aptes à enseigner comme il se doit. Et ils profitent, en fait, de l'ignorance des gens. Et c'est devenu un business, malheureusement. C'est pour ça que les salifs, ils finissent à la porte. C'est devenu un business. Les gens, maintenant, vivent sur le compte de la religion. Wazamayasla. Les chers Mokbira, il disait bien que tu balayes les rues et tu es honorable pour toi plutôt que de venir... et de te faire un salaire, surtout de la religion. La religion d'Allah azzawajal est abordable pour tout le monde. Le riche, le pauvre, le kafir. Tout le monde doit avoir droit à entendre le nasiha, et entendre le, le, le wahi tel qu'il est. Sans quoi, c'est les riches qui vont être des oulamas, les pauvres, ils vont être dans le jail. Elle, il n'y a pas ça, c'est que ce n'est pas ça chez nous. Mais il n'y a qu'à l'anbiya, il n'y a qu'à l'anbiya. Alors, la plupart des bébés de l'NBA, c'est les Fouqara. Et les NBA eux-mêmes, là, ce qu'il y a chez eux, c'est le Fakr. Ils étaient pauvres. En général, à part certains, comme vous savez, Souleymane qui était un roi, Daoud, etc. Sinon, les NBA, en général, ils étaient pauvres. Ils étaient pauvres. Donc ça, le fait de réclamer un salaire en échange du Tadriss, ça mène également à quoi Que les gens, ils font du rime, ils disent, « Non, ne propage pas ce que j'ai dit, pourquoi Parce que sinon, toi, tu me payes, et les autres, voilà. A... » Ton cahier, tu n'as personne. Mais de l'eau, tu ne le propages pas. Tu vois. Alors que le Nabi Salaam, « Bâle l'ouani ou l'ouaïa. » Propagez de moi, ça s'est inversé. Et toi, tu viens, cercle fermé. Narcisse à Médou, celui qui paye, celui qui ne paye pas, il n'a pas d'audio, il ne rentre pas dans mon cahier, il n'écoute rien de moi. C'est quoi ça Un cercle fermé. Ça, ce n'est pas de la darwad de l'anbiya ça. Ça, c'est de la darwad de l'anbiya. Abadan. Taïm. Il y a qu'au-lui مَنْ كَنْ يُرِدُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا أي من أراضى بعمله الدُّنْيَا أو العمل الديني أَنْ أل مَنْ فَعَى الدُّنْيَا وِيَا كَالَّذِي يُجَاهِدْ أَجِلَ الْغَنِيمَةِ Le garçon parle de celui qui veut par son acte religieux il va en trouver un bénéfice mondain comme par exemple celui qui fait le djihad en but d'obtenir le butin il n'en parle de quelqu'un qui veut cela seulement S il y a pas de butin ni moi je suis pas de jihad la salat nous voici leurs œuvres en elle et ils subissent les œuvres dans le monde et cela par leur négligence la santé et l'effort et le risque et cela en cela on leur donne pour leurs actes en ce bas monde la bonne santé par exemple du risque et autre comme le clairifier un peu qui euh à, à qui les bonnes œuvres profitent en ce bas monde quand du risque pas quoi Alors, elle n'est pas injuste. Le quelqu'un qui a fait un bien, son bien, il va retrouver en cette, en cette dunia. Et quand même, il y a quelqu'un qui fait un acte pour la dunia, mais il a fait un acte vraiment, il le rend. D'accord. Ce qu'il a fait en mesure du travail. Même demain, quelqu'un qui travaille, eh bien, il bérite son salaire. Et tu le payes en mesure du travail qu'il a fourni. Si il a fait le travail, tu lui donnes une biquadrma amela, une machita gala. Tu ne dis pas, tu dis, « Ouah, « Tu n'as pas fait le travail, je ne te paye pas. » Là, il est venu, il a fait un travail, certes, un travail qui n'est pas forcément au point, mais il n'est pas venu, il n'a rien fait. Tu avais prévu, par exemple, de lui donner 100 euros de l'heure pour tel travail, tu regardes le travail qu'il a fait, tu dis « Toi, tu m'élètes 40 euros de l'heure, c'est ce que tu as fait. » Le travail, il n'est pas fait complètement. Mais, par exemple, lui, tu n'as rien fait. Donc, tu lui donnes en me disant ce qu'il a fait. Sinon, c'est des vols. La yupprassonne. طيب في இல்ல அரா ils ont tirons une rétribution en ce bas monde. Wa habita masan'u fiha. Hay, amnaluhum habat lam yastahiqu ali thawaban fi al-akhirah li'annahum a'tu thawabahu a'tu thawabahu fi dunya. Par contre, au jour de la réanimation, leur œuvre sera annulée et ne méritent aucune récompense, quelle récompense ils ont prise, qu'en dunya. Par des biens mondains. Mais dans l'akhirah la récompense ils n'ont rien du tout. وَبَاتِلُونَ مَا كَنُوا يَعْمَلُونَ أي عَمَلُونَ بَاتِلُونَ مِنْ أَصْلِهِ لَنَّهُمْ لَمْ يَقْسُدُوا بِهِ وَدْجَوَ اللَّهُ وَلَا عَمَلَ الْبَاتِلُ لَا سَوَبَ لَهُ Donc leur acte sera vain pourquoi qu'en réalité ils n'ont pas voulu par cela la face d'Allah عزَوَ جَل ils ont voulu le salaire qui va derrière donc ils n'ont aucune récompense الحَرْحَ لِجْمَالِي يوبين الله سبحانه وتعالى في هاتين الايتين ان ان من ضعفت همته وقصر نظره ورد على اعماله الصالحه جزاء دنويا حين الله سبحانه وتعالى يجذيه عليهم في هذه الحياه العاجله في هذين الايتين الله يصفه الذين ذوهم الموتيفاسيون افهبلي وكينوا با لوينوا با لوينوا هذولا Et il est voulu par son notre son acte pieux il est voulu par cela une attribution mondaine que l'azavajel le distribue dans, dans ce bas monde pas qu'à mais ça y fless min hayoum al-qiyamati حينما يكون في أمس الحاجة إليها cependant il sera en faillite le jour de, des comptes lorsqu'ils seront en plus besoin le jour leur plus besoin de ces autres là ne trouvera pas بل ان هو يعرض نفسه للنار لان اعماله الصالحه التي فعل قد استثمرها في الدنيا فبطلت وضاعت ولم تصلح سببا لنجاته ولم تصبح سببا لنجاته et voix pire encore ce n'est pas seulement qu'ils n'auront pas de récompense ils seront exposés au feu qui a pour son acte pieux leur voulu autre que allah ils sont dans le shirk ça veut dire le shirk on sait tack ne servira a rien du tout vois même cela le nuira الفوائد ان الله قد يجازي الكافي في الدنيا على حسناته وكذلك طالب الدنيا فلا يبقى معه في الاخره شيء من ثواب اعماله اوكي il se peut que Allah azza wajel attribue le kafir subam sur ses bonnes œuvres et كذلك الذي يود سبا monde mais de au delà il ne restera rien du tout comme récompense pour ce qu'il aura commis ثانيا, أنا شرك يبتول الأعمال. Le شرك annule les œuvres. ثالثا, طلب الدنيا بعمل آخيرا مبتل الله. Le fait de vouloir la dunya en faisant une œuvre qui elle à la base est comptée pour au-delà, cela annule cette œuvre. رابعا, كل عملين لم يقصد به ودجور الله فاو باطل. Toute œuvre, c'est-à-dire religieuse, par laquelle on ne cherche pas parce que là, le visage d'Allah, est vingt. Est vingt. مناسبه الايتين للباب حيث دلت الايتان على ان طلب الدنيا بعمل اخره بتبطل ثوابها c'est deux versets indique que vouloir le bas monde par des œuvres pieuses cela annule la récompense dans l'audelà de cet homme après il fait un khurran ça se sont deux trois catégories celui qui veut un acte de bien d'accord Il veut vraiment Allah Azza wa Jal, cependant, il veut que cet acte en tire la rétribution en ce bas monde. D'accord En ce bas monde. Comme par exemple celui qui fait le sadaqah à quelqu'un en vue de quoi De recevoir lui-même. Donc ça, c'est haram. Deuxième, attention à l'emporte de quelqu'un dont le but n'est que cela. D'accord Le but n'est que cela. D'accord Le jayrak pour Allah, mais son but, c'est pas pour l'au-delà, c'est pour la dounia. J'espère que Allah lui donne, je veux que lui a donné à quelqu'un. Et c'est pas espère que cette œuvre lui sera comptée le jour de la réanimation et ont tiré le bénéfice cette fait des dounia, lui veut que ça. Hein, tombe Le deuxième, ceux qui fait du khair cependant pour être bien vu des gens. Et ça c'est de chir. Hein? Tu sais, Lydia. Lydia, où est-ce ma? Et troisième, celui qui fait un acte de bien, à salaire, mais qui veut en tirer un salaire. Des gens comme par exemple, celui qui veut être imam pour être payé, celui qui fait le hadj pour tirer un salaire. D'accord? Donc, son but, lui, ce n'est pas Allah Azza wa Jal, mais c'est d'en tirer un salaire auprès des gens. Fa'azakism, shi'a kumbillah. Et il y a ceux qui veulent un acte de l'akhirah en espérant également une solution mondaine, comme celui, par exemple, qui est le jihad, pour Allah, mais ils vont tirer un butin, le butin. Lui, sa récompense sera... ف... هذا ஜஹல் ولم يُعطى سقط تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش توب لعبد آخذ بعينان فرسه في سبيل الله أشحث رأسه مع... طيب مؤبرات قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم نذن له وإن شفال مشفع dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que peris le sahibiteur de l'argent il a dit dirham et dinar c'est l'or et l'argent taisa abdou al-khumisa que le peris le sahibiteur des belles étoffes ou plutôt des beaux vêtements taisa abdou al-khamila c'est là les belles étoffes lorsqu'on lui donne il est content parce qu'on ne donne pas il se met en colère Et il revient en arrière. Et celui-là, même si une aiguille rend dans son pied, elle ne sera pas retirée. Et il a dit bonne nouvelle, c'est-à-dire par le djannah, ou un arbre qui veut djannah, pour le serviteur qui prend les rênes de son cheval, fils Abdelillah. La tête ébouriffée, les pieds empoussiérés. C'est-à-dire tout cela, fils Abdelillah. Lorsqu'il fait la garde, il fait la garde. Lorsqu'il est dans l'infanterie, Il est à un front-à-saint. Et à l'arrière. Et lorsqu'il donne la permission, on, on lui ne lui permet pas. Et lorsqu'il intercède, on ne l'accepte pas. Pourquoi Car c'est quelqu'un qui aura l'été, il n'est pas connu auprès des gens de Valère. Il fait son travail, à son niveau. Si demain il vient un stizène, toi tu n'as rien du tout. Pourquoi À la base, je n'ai pas connu. Il est discret. Et ce qu'il fait, il le fait pour Allah Azza wa Jal. Il ne cherche pas pour cela, tel et tel rang, tel et tel statut. Charles Kalimait. Taïssa Abdel Dinar. اي حلكه والشقيه سو بيردي سوا او سنس داني الخميس الخميس يركسا الخز او صوف معلم سي سوى دو لا سوى او سوى دو لا لينه ا ايك دي موتيف خميله اي القطيفه ولباس له خمال من اي نور ما كان من اي نور كان كذلك كما دي اتوف الى الوكال يوم سوف تغفيف. إنتاكاس أي خواب وخاسير وإنتاكاس في الأصل عودة المرضى بعد شقائي أو سيشفائي بعد شفائي إنتاكاس لها, c'est le fait de perdre quelque sorte على البداية إنتاكاس c'est quelqu'un qui tombe malade et après il est guéri et il retombe malade لذا فقط le sens dans l'hadith c'est sa perte en fait إذا شيكا فلن تقش إذا صبته شوكه فلا يجد من يخرجها يامين ويندي في الدب ي trouve personne pour la retirer. Et le retirer wal maqsud huna اذا وقع في البلاء لا يجد من يتراحم عليه ويعطف عليه او يساعده لصوص ورود الحديث جميل يواجه ما لهور quelque chose trouve personne pour l'aider isaqos disse lakomil par avant du fait que lui était attiré par le matériel. Touba est le Jannah qui est le Jannah. Touba, il a dit que c'est l'un des noms du Jannah. Il a dit que Touba également, c'est un homme qui est au Jannah. Arrhez bi'anane farasi fissa bilillah. C'est-à-dire qu'il combat sincèrement pour que la part d'Allah soit plus haute. Asha sarasuhu est machoulou fit djihad an tanzimcha alihi qu'elle est tardi tardi dit c'est-à-dire dans le shahid il est tellement occupé qu'il a pas le temps de se coiffer de se peigner prend son nuit il a pas le temps là il y a une erreur dans le dans le livre il est qui murabara en fait c'est murabara عشان درس على الباء murabara قدماه اي ملازم له الغبار الكسره جهاده او بصبراته في سبيل الله سيطيرون بصيريرو بالعدد من القتالات التي املت و بالمسار الذي لا كي لا فعل سوره تصدق الله عز وجل ان كان في الحراسه كانت كانت في الحراسه اي ان وكل اليه حراسه او حراسه الجيش والمحافظه على امتثال ذلك ولم يكسر بنوم او غيره الشيء في الحراسه هو تراه يلف pleinement D'accord Il n'est pas négligent en dormant ou, ou autre. On lui a confié la tâche de faire la garde, il fait la garde. Ou une canafi saaka, canafi saaka. Hey, une jour il a fait mouakhera t'il jaish, sadafiha walazimaha. Si on le met à l'arrière de, des troupes, d'accord Dans l'infanterie, on met à l'arrière, je ne sais pas, moi il ferait cuisinier ou tout autre. Chose, quelque soit le tâche que le confit, il a fait bien. D'accord quelque soit la tâche qu'on lui confie, il la fait bien. Il ne se dit pas, moi j'ai telle place ou telle place. Donc tu fais ça, il obéit. Tu fais ça, il obéit. Pour lui son âge il est pareil. Quand il est affaire, il ne se fait pas. Il ne se fait pas. Il ne se fait pas. Il ne se fait pas. Donc si il veut faire intercession auprès des rois ou autres, pour des gens, ce n'est pas que c'était de lui. Pourquoi Car les gens le voient comme, que, comme que, qu une personne sans valeur. أو وكاين اكثر شخص فكنت أوتر يقول في هذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انا من الناس من تكون الدنيا اكبر همي اكبر همي ومبالي عمله ومبالي عمله وعلمه وهدفه الاول والاخير وَنَمَنْ كَالَتْ هَا دِي حَالَتُوا سَيَكُنُمْ عَسِيرُهُ الْهَلَكُ وَالْخُسْرَانُ Tu as des gens, la seule motivation, c'est l'obtention des biens de mandat. Du début à la fin, c'est ce qu'ils veulent. Donc lui, sa destination sera la perte. Il sera amené à la perdition. وَعَرَمَةَ تَعَدَ السِّنُفْ مِنَ النَّاسِ الْلَاتِي تفضح صريرته وحرصه الشديد على الدنيا ان اذا اعطي منها رضيا ولم يعط من ها سخط قام منهم من هدفه رضا الله ودرا اخره فرت الطيعه الى الجه فليت الطيعه الى الجه ولا يطلبوا الشهره وانما يقصدوا بعمل طاعه الله ورسوله et parmi eux, tu as des gens, leur but, c'est l'agrément d'Allah, et l'autre-là. Cherche pas à avoir un statut, ou un rang, ou autre, une autorité, une célébrité. Lui, son but, c'est ce qui doit oublier à Allah, son messager. Et il y a un point de vue, l'adam est l'aïtimam, et l'adam est l'aïtimam, et l'adam est l'aïtimam, et l'adam est l'aïtimam, et l'adam est l'aïtimam, ou l'adam est l'aïtimam, et l'adam est l'aïtimam, et l'adam est l'aï وَإِنِّ شَفَعَ الْعَنْدَهُمْ لَمْ يُشَفِّعُهُهُ وَلَكِلْ مَسِيُّوا الْجِنَّةُ وَا نِعْمَسْتَوَابُ وَنِعْمَسْتَوَابُ Et ces gens-là, comment tu le reconnais Ce sont des gens qui ne font pas attention à leur apparence et ils s'éloignent des gens à, des gens à, au poste ou autre à grande fonction et lorsqu'ils demandent la permission auprès d'eux ou ils font intercession auprès d'eux ce n'est pas accepté, pourquoi Car les gens ne font pas attention à lui Mais lui, sa destination sera le Jannah. Et quelle bonne qu récompense. Al-Fawaid. Jawaiz al-Dua al-Ahl al-Ma'asi al-Astabil al-Omum. Qu'il est permis d'invoquer contre les gens des péchés de façon générale. Sa'an-Yen. Zem-Shidat al-Hirs al-Adunia. Le blâme qui est donné pour celui qui est avide de Dunia. Sa'al-I-Than. Man-Kanat al-Dunia akbar ham-mihi lwaqaafil-Mashakil. Celui dont La principale motivation c'est l'automation des biens mondains pour vendre les problèmes. Rabiaan est-il-est-il-est-il-est-il-il-jihad Il est recommandé de se préparer au jihad et même sur les taux obligatoires. Toujours en tête qu'un jour le musulman aura fait un jihad. Se préparer au niveau de la foi et au niveau des moyens, si elles sont possibles, aux mêmes conditions physiques un minimum. Il est-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il parce que vous ce que vous pouvez comme force ou même le il كذلك ça va comme ça les choses d'accord car le sommet de tout à la à la fin c'est le jihad c'est le jihad khamisatan fadl al jihad fi sabilillah le mérite du jihad fi sabilillah sadesan an-intibat al askari min taalim al islam donc on va dire le fait d'avoir des règles militaires ou autre fait partie d'enseignement de l'islam. De Cela en fait partie. Sabian, fard le bras du الجيش, le mérite de faire la garde des troupes. Saminan, يقاس المرء بعماله بمظهره, que la personne est prise en compte pour ses œuvres et non pour son apparence. Mais bien que l'apparence également fait partie des œuvres. Mais quand d'un moment tu vois quelqu'un qui a un camiste bien blanc, bien brillant, bien repassé, ça ne prouve rien. D'accord Ça ne prouve rien. Ta-siha ind la-yal-zem. Ou jahat es-shas ind Allah ou jahatuhu fid dunya. C'est-à-dire que ce que la personne fait en ce bas-monde n'applique pas forcément ce qu'il aura comme statue auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est Allah qui connaît, c'est dans les cœurs. مُنَسَبَتْ الْحَادِثِ الْبَابُ وَلِلْتَوْحِدِ هَيْسُدَلَى الْحَادِثِ على أنَّ مَنْ كَدَتَ الْدُنْيَا غَيَتْ أَمْرِهِ وَمْمُنْتَهَا قَسْدِهِ فَكَدْ عَبَدَهَا وَتَّخَذَا شَرِكَاً مَعَ اللَّهِ Ce hadith indique que celui qui prend la dunya comme motivation principale et comme objectif alors lui, il aura adoré la dunya et honoration au social que Allah azza wa jall. Non. Donc le fait de vouloir la dounia même par des œuvres pieuses sont des du cirque. Waliaz billah. Et ça fait après des axam comme celle qu'on a cité dans le ders. مفهوم هذا؟ طيب. فإلا وناوي الحمد لله رب العالمين.